Arratxaleon entzuleak eta ongieturri kanpoko mintzaldien saio juntara eta bezala gaur berriz ere aipatuko dugu elep edo eskoalerriko elkargo proiektua, baterak antolaturik zonbait debate publiko antolatuak izan dira eta oraino segitzen dira Ipar eskoalerriko hainbat tokitan, eta oraikoan irisarren iragandena jonden den hilabete juntari dugu entzunen. Hor biluak ziren, zonbait hau bai kostalde eta barnek aldekoak, Peiuko Duar donean eloitzunekoa, Michelle Echebest maulekoa, Daniel Otzomendi izurakoa, Chantal Ergi aiziritzekoa, Xavier Lacost irisarrikoa. Denek parte hartzen dute, haute txen muntatu dituen lan taldeetan, proiektuaren barnatzeko, eta bako bere alorean informazioak ere zabaldu ditu. E da, da, gaurdi joen helburu nagusia zela, Kostalde eta Barnekaldeko erien artean, zen nolako abantaila den oigarrekin laniean hartzea proiektu emanko egun batean. Lehen mintsalaria da pilukodiar tonian litzuneko auzapesa. C'est vrai que quand on réfléchit un peu à ce qui se passe aujourd'hui au Pays Basque, c'est très important parce que euh, on se retrouve euh, À la base, euh, les, ce qu'a fait l'État, c'est il a concentré les, les régions. Alors, maintenant, notre région, euh, elle va de, de Bordeaux, elle monte jusqu'à La Rochelle, Poitiers, et elle va jusqu'à jusqu'à Limoges et à Tulle, en Corrèze. Donc, il y a 6 millions d'habitants, etc. Et euh, en face de ces de, de ces régions, l'État nous propose et euh, eh de, de regrouper Les, les intercommunalités et pour nous euh, pour, pour nous pour euh, euh, les responsables du, du Pays Basque je, je crois que c'est un virage que nous devons prendre et que nous avons la chance de prendre, c'est vrai que c'est une c'est une, une demande que nous avons depuis longtemps euh, avec euh, euh, soit le, le département, soit euh, la collectivité à statut spécifique, aujourd'hui tout ça a été refusé aujourd'hui on nous propose dans le cadre véritablement de, de la loi nôtre d'ailleurs de créer une euh, et, et c'est le préfet qui nous le propose de créer euh, une grande intercommunalité de l'ensemble du Pays Basque alors euh, et, et là je, je reviens à notre intercommunalité c'est vrai que cette intercommunalité Pays Basque c'est quoi c'est une côte peuplée euh, où c'est vrai que c'est le siège de beaucoup d'entreprises et puis il y a, il y a la, la zone intermédiaire là aussi qui est, qui, qui, qui sert d'ailleurs beaucoup d'habitations à des gens qui vont travailler sur la côte et en enfin la, la zone plus plus rurale et la zone de montagne mm -hmm. euh, et je crois que tous ensemble entre les acteurs économiques de de la côte euh, ceux de la zone intermédiaire euh, qui, qui sont sont là pour apporter euh, ce qui ce qu'il qu'il rapporte de la côte leur, leur salaire qu'ils viennent dépenser ici dans la zone intermédiaire et aussi euh, la, la, la vie agricole et la, la vie rurale et la, la vie de montagne je crois qu'on est véritablement une richesse et c'est cette richesse que que que je connais un peu, puisque sur 12 communes, on peut pas dire c'est la même chose que 58 communes. Mais c'est vrai que chez nous, euh, il, dans, dans les réunions de bureau, il nous arrive de parler d'agriculture, il nous arrive de parler d'élevage de cochons, de, de, de, de, de parler de, de la filière euh, agroalimentaire euh, et des, et des, des filières... Euh, sans sans intermédiaire si vous voulez euh de, et de même que nous avons créé pour la même chose pour le poisson où nous avons créé un atelier de euh, de transformation du poisson qui vient qui va en direct du port à cet atelier qui est ensuite et alors qui est ensuite vendu dans, dans les dans les collectivités aujourd'hui il y a une réflexion il y a une association qui s'est montée sur la filière agricole pour justement euh, peut-être créer un, un atelier de transformation aussi euh, pour les ce qu'on appelle les circuits courts et donc c'est cette expérience si vous voulez que nous avons qui marche bien et je crois que la base de ça c'est la confiance et le, et le partage Mais il s'agit pas seulement, à mon avis, du, du partage des, de l'argent, il s'agit du partage de la décision. Qu'ensemble, on décide qu'est-ce qu'on va faire, quel va être le projet pour pour l'agglomération, quel va être le projet... Euh, Euh, je sais pas, un projet pour Aïnois je, actuellement nous, nous travaillons à une zone artisanale à Aïnois et nous allons, et nous allons la mettre en route dans, dans, dans deux mois je crois bon, et eh bien, euh, eh bien nous l'avons décidé tous ensemble et, et le maire d'Aïnois <coughs> proposait qu'on fasse voilà, euh, à Sars il euh, n'y a pas très longtemps vous avez vu qu'on a installé des, des, des parcs à cochons Euh, alors on s'est servi à la fois euh, et de l de l'économique et euh, la ville de Sarre a donné aussi à euh, euh, apporter euh, la possibilité de le faire par les terrains etc et nous avons créé euh, dans, dans la filière euh, Kintoa et du port Kintoa nous avons euh, créé des, des parcs à cochons avec, avec l'aide de la, de la de, de l'agglomération. Et puis aussi, on vous a parlé tout à l'heure du, du versement transport, nous nous sommes en train de créer un réseau de transport. Euh, alors, je crois que tout ça, ça, ça se fait ensemble, les uns les autres avec, avec la confiance avec euh, on, on cherche pas qui a plus de voix ou moins de voix nous prenons pratiquement vous allez dire, toutes les décisions à l'unanimité, vous allez dire c'est facile à 12, on est 47 au conseil au conseil communautaire, mais euh, je, je pense que c'est c'est un petit laboratoire, si je peux m'exprimer ainsi c'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est un petit laboratoire que nous nous faisons là par rapport à ce que pourrait être le, le pays basque voilà c'était ce, ce témoignage que je voulais vous apporter je sais pas si j'ai dépassé le temps non, oui. euh, Ossimedi, la sur les 69 oui. 14 vous oui. vous pas Et aujourd'hui nous sommes 14 au bureau ne pas aisés Enfin C'est une question... Excusez-moi, mais euh, si euh, ça commence à être bloc contre bloc et ou, et ou que la politique rentre véritablement dedans, on va rien faire. Si c'est une question de confiance, si on arrive à travailler pour le territoire, comme comme on le fait nous, nous on ne regarde pas les étiquettes politiques, on est les douze vice-présidents, les douze vice maires, euh, président et vice-président, Et puis et puis là on avance on on ne dit, dit pas que c'est pour un tel on connaît, enfin je connais une ou deux euh, opinions politiques daamoureuse les autres on, on travaille pour le je crois que ce qui est important c'est de se dire que faisons-nous pour le territoire euh, regardons notre territoire faisons un projet pour notre territoire alors c'est vrai que ça va pas être sans difficulté là tout ce qui tout ce que daniel a dit par rapport à, à la fiscalité par rapport à Euh, au transport par rapport euh, au, euh, à la politique pour euh, pour les personnes pour les crèches pour les bon mais on, il suffit d'avoir une volonté il suffit de, de, de se parler il suffit de prendre les décisions ensemble et non pas que qu'un groupe prenne les décisions pour les autres et, et en se parlant et comme ça je je je, moi je suis persuadé d'ailleurs c'est pour ça que je me suis le euh, donner, si vous voulez, à ce projet et que j'ai amené euh, notre intercommunalité euh, là-dessus. Je vous rappelle qu'on a, a pratiquement voté à, je crois que c'est à l'unanimité à l'intercommunalité pour le, le Pays Basque et à Saint-Jean-de-Luz euh, avec une seule voix voix contre sur les 33. Donc euh, je pense qu en se parlant, en, en s'écoutant, euh, je crois qu'on peut très bien arriver à À, à, à conduire des politiques publiques et à les amener au bout. Et donc vous êtes confiant sur le cheminement que vous avoir de euh, euh, Pays Basque Alors, il faut et, Attendez, avec, on n'est euh, pas euh, dans un pays de bisounours, ça va pas être facile. Mm -hmm. Je euh, enfin de euh, Michel Le ah, sait, ça va ça va pas être facile, ça va pas être facile sur le plan de la fiscalité parce que mm -hmm. il faudra euh, faire un pas un pacte fiscal que toutes les communes soient d'accord pour qu'à un moment donné et eh mais si elle rentre trop d'impôts elle elle redistribue aux communes euh, qui, qui qui qui auront perdu des impôts donc il va falloir faire des allers-retours etc c'est ce qu'on appelle le, le, le pacte fiscal mais euh, je, je, je sais pas j'ai l'impression que aujourd'hui on est arrivé à une période où on se parler, où on peut se faire confiance et on, on ne compte pas obligatoirement qui a la majorité aïe aïe aïe si c'est si les petits qui la majorité par rapport aux gros ou si c'est les ruraux par rapport aux cités aux... non je crois pas, c'est en, en se parlant et en, en se disant qu'est-ce qu'on veut pour notre territoire et, et en plus Je, je suis persuadé que ce territoire c'est une richesse quand même avec sa diversité parce que on a la plage, on a la montagne, on a la pêche, on a le l'agriculture, euh, on a on a tous ensemble le tourisme, on a on a des choses à faire sur, sur le tourisme. On a le les, les les entreprises de la côte, on a les entreprises de l'intérieur et Dieu merci et, euh, les chefs d'entreprise de l'intérieur font tout pour pour garder cet emploi euh, qu'ils ont à, à l'intérieur, je pense que, franchement, euh, j'y crois. Oui, la question, on peut se la poser pour la soule, effectivement, alors la soule, c'est pas... Michel Echevest, maubléko auseapesa et ta economia lantaldeko partaïdia. C'est pas ailleurs, c'est pas très loin d'ici, mais en fait, c'est quand même au bout du Pays basque un peu opposé géographiquement à Saint-Jean-de-Luz, c'est sûr, et... Et on pourrait se poser la question euh, de, de, de, de l'intérêt de la Soule ou de l'intérêt du Pays Basque, d'intérêt la Soule aussi, pourquoi pas On a longtemps bataillé, euh, moi j'en suis à mon deuxième mandat de maire, j'ai longtemps bataillé avec trois sous-préfets sur le premier mandat, qui était en permanence en train de sonder la Soule pour savoir si euh, on voudrait pas travailler plus avec Oloron ou avec Navarrains, alors plus d'ici c'est là-bas, mais pour nous c'est les voisins. Et voilà, on a bataillé quand même longtemps. Et notre première... Euh, réponse au je sais pas où ou, ou, oui enfin réponse ça a été que quand on a vu le, le périmètre qui a été fait pour le conseil départemental on a vu des cantons qui ont été dessinés à l'intérieur du de ce qu'on dit le Pays Basque Donc, euh, la sous le nom mais on avait un peu peur pour Amicus Amicus c'est aussi dans le découpage et finalement c'est resté là enfin pour, pour nous euh, vu de Rasoule ça ça a été des étapes euh, majeures pour nous enfin c'est pas vraiment pas en ordre, c'était majeur, parce que euh, si ça avait, voilà, tout simplement, c'est comme un barrage, quoi, si ça lâche au côté c'est par exemple, ben, la Soul aussi, qu'est-ce qu'elle devient Peut-être pas avec la génération des Lucala, mais dix ans plus tard, ou 15 ans plus tard, enfin, c'est toutes les questions qui se posaient, quand même. Et ça a été ça. C'est peut-être qu'on va d'arrière-regarde, maintenant, tant mieux, c'était peut-être aussi de l'épicerie à ce moment-là de raisonner comme ça, je crois pas, enfin, moi, je crois pas, parce que moi, j'ai une conscience euh, collective très forte, enfin, bon, j'entends je, le... Euh, le discours de paysko qui me qui me fait chaud au coeur aussi mais je le connaissais déjà le discours mais quand même euh, la conscience collective elle est là je pense que d'être euh, on, on imagine qu'on a un avenir commun qu'on habite sur le même territoire même s'il est vaste s'il est divers mais que c'était très important pour la Soul aussi d'être dans cette aventure alors euh, euh, ben fait enfin, le vote ensous le sur 36 communes il y en a 28 ou je sais plus 27 qui ont voté pour Une qui s'est pas déterminée, mais bon, je considère qu'elle a voté contre cela donc on en a quelques-unes qui sont contre, mais alors pour des raisons euh, euh, très diverses, c'est-à-dire qu'il y en a 112 sur le Pays-Bas qui ont voté oui, quelques-unes oui, mais il faut qu'on les rassure, il faut qu'on explique, il faut qu'on passe du temps, c'est normal, parce qu'il y en a qui savent aussi faire l'inverse et passer aussi du temps, mais pour... Euh pour amener plus d'anxiété mais il y a 112 mais, mais ce qui est sûr c'est que les 45 elles n'ont pas voté pour être ensemble les 45 elles ont voté contre pour des raisons très diverses euh, absolument diverses si on allait les interviewer les uns après les autres avec un sondage euh, euh, anonyme je pense qu'on aurait des réponses qui voilà qui qui nous ferait sourire, mais en fait la réalité c'est ça. Et donc pour la soule, ça s'est pas posé la question, parce qu'en fait, euh, enfin elle s'est un petit peu, mais bon, je vais pas écarter ceux qui votent contre, ils ont leur raison, mais euh, euh, euh, bon, on est sur un territoire qui, qui vit aujourd'hui, qui est au pied de la montagne, on est voilà nous on est adossés à la montagne, nous on n'a pas de frontière, enfin on a une frontière avec l'Espagne le, ou le sud, mais... Mm -hmm. Euh, qui est euh, un peu haute aujourd'hui on n'y passe pas 6 mois de l'année grosso modo on peut pas aller de l'autre côté donc nous on peut pas faire de projection sauf du tourisme en été et ce qui de randonnée en hiver mais enfin bon c'est pas ça va pas très loin sur les échanges possibles donc euh, on est adossé à la montagne euh, il faut se dire que la sao ça peut ça pourrait ressembler aux aldudes mais c'est un peu plus haut encore en soul il faut regarder qu'est ce qui se passe à côté un peu plus loin à peine ces vallées d'as peuvent Vallée qui sont deux vallées qui souffrent qui sont de plus hautes montagnes qui souffrent réellement la vaée d'as pel les en déprise totale. Euh, la vallée d'Osso, elle résiste encore parce que le conseil départemental investit très lourdement euh, sur les stations de ski en altitude, à Gourette, quoi. S'il y avait pas Gourette euh, pour la vallée d'Osso, ça serait une catastrophe dans cette vallée-là aussi. Et la Soule, ça ressemble beaucoup à ça. Donc, euh, nous, notre histoire, on la connaît. Notre avenir, on le connaît. Non, franchement, c'est comme ça que ça se passe. parce que, en fait, euh, notre lien au, à la Côte-Basque, nous, il est... Euh, Il est culturel ou il est euh, identitaire où on peut on peut dire ce qu'on veut mais il n'est pas euh, il estest pas journalier il n'est pas professionnel on vient pas euh, travailler à bayonne et dormir à moléon le soir c'est pas possible chez nous euh, comme on peut le faire euh, déjà comme on commence à le voir euh, juste après saint palais à rotecharite euh, peut-être puisgara aussi on peut bon euh, Un peu engorgé en arrivant à Bayonne mais bon euh, si on choisit les horaires pour que soit un peu décalé ça peut se faire bon <rire> voilà mais mais nous on peut pas donc on est obligé de vivre sur notre euh, territoire nous on habite à l'endroit où on travaille et on travaille à l'endroit où on habite grosso modo c'est ça et, et ça on va pas pouvoir le changer la géographie est telle qu'elle est euh, mais il nous semble que nous euh, Euh, bon même s'il y a de l'économie même si nos comptes sont bons si le, le, le, la communauté de communes a intégré tout un paquet de services on, a, on apporte le maximum qu'on peut euh, ça coûte les services aussi mais bon on arrive encore à les assurer mais il nous semble que notre avenir il est dans tous les cas dans un ensemble plus grand parce qu'on va pas pouvoir euh, potentialiser même nos, nos énergies on peut avoir de l'énergie mais si on n'a les moyens Euh, on peut être le meilleur du monde mais euh, voilà, le meilleur coureur du monde s'il a pas les bonnes chaussures, hein, et ben, il ne fera pas et donc euh, pour nous c'est évident qu'il faut qu'on se raccroche à l'ensemble ensemble plus important et cet ensemble plus important, il y a le choix pour nous, venant depuis euh, l'extrême est c'est soit de venir, donc c'était le, les, les premières hypothèses c'était euh, donc Amikusse Gahasi, Ioldi, Ostibaré Ou aller carrément jusqu'au bout euh, bon pour nous il y' a pas la photo en enfin, fait nous ça a été assez clair que ce soit la communauté la commune ou dans les communes euh, on voit d'avenir que avec la, la côte basque donc avec tout le territoire qui est entre et on fera passant quoi euh, ça nous paraît tellement évident on, on, on a des idées on a des projets c'est vrai mais je répète encore on est on est petit on est faible, on n'est pas malade, mais on est petit, on a la, la force de notre taille, donc euh, pas beaucoup, et, et je crois qu'on a des choses à, à dire et à apporter à, à nos frères de, de la côte basque, et à, à tous ceux qui sont avant aussi, mais on a des choses à, à dire et à apporter, et on a des et, et, et des choses à recevoir aussi, d'une façon ou d'une autre. On ne demande pas d'argent, moi c'est assez clair, c'est pas de l'argent qu'on cherche, c'est à pouvoir s'accoler, s'adosser à... Quelqu'un qui sera un peu plus puissant et qui pourra faire que euh, les territoires de l'intérieur euh, qui souffrent quand même parce que je suis autant sur la démographie la soule elle on va dire gentiment mais tout le temps on perd un petit peu ça s'érode. Euh, Euh, je vois que sur Amicus c'est haut que sur Garaci et Olivier c'est pas c'est pas bien plus brillant, c'est un peu mieux mais c'est pas bien plus brillant, c'est pas ça résiste parce que c'est important, il faut savoir s'il y a des habitants demain en clair, s'il y a des contribuables demain, s'il y a des entreprises demain enfin voilà ce qu'on va et et bien que tant un peu sous l'ombre de la côte basque euh, la côte basque elle a une énorme puissance d'attractivité, d'attraction et c'est un peu comme les planètes ça et, et nous on est des, des tout petits satellites il faut qu'on puisse se raccrocher et qu'on soit dans leur orbite quoi. parce que sinon si on n'est pas dans leur l'orbite on, on va en sortir de cette orbite là et après ça va être tout noir et tout froid et Ce sera difficile. <rire> Franchement, c'est ça que je vois. Après, on a énormément d'idées, mais ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que on est en compétition quand même. Euh, la Soul est en compétition avec, euh, avec Bayonne. Aujourd'hui, moi, je vois Abel Acaba. Enfin, moi, je suis dans le monde économique. Euh, moi, j'ai plein d'idées sur l'économie, plein de projets. J'en ai écrit plein de projets. Et, et ces projets-là, portés par la communauté de communes, Ben, en fait, quand on va les confronter, quand on va à Bordeaux, là-bas, pour discuter du bout de grâce, savoir euh, si ça va être à Bayonne ou, ou en Soule, que ça va se... Ah, je pense à Composita d'Ours, là je pense à... C'est un peu technique ce que je vais dire, mais ça fait rien. Je pense à Composita d'Ours, c'est-à-dire... Euh, euh... Un laboratoire aussi de, de recherche et développement qui est aujourd'hui l'ancienne zone Souni sur Bayonne, qui travaille sur les matériaux composites, composites carbone. Bon, je rentre pas dans les détails, mais euh, ça, c'est un centre de recherche. Ça, ça c'est un bâtiment qui a été construit avec 90% de subventions publiques. Un petit bout de l'Akba, mais le petit bout, il est important, il devait être de 400 000 ou 500 000 euros déjà, mais beaucoup de la région aquitaine. Ben déjà la Soul, le, les premiers 300 000 ou 500 000 euros, elle n'était pas capable de les mettre donc c'est sûr que le ticket d'entrée déjà euh, fait que ça trie beaucoup et on, et on est hors du jeu. Euh, là aujourd'hui, il a un autre projet énorme qui, qui est en train de monter, vous avez entendu parler des, des imprimantes 3D. Euh, bon, ça existe aussi en industrie, c'est plus technique effectivement mais bon, ça s'appelle la fabrication additive et, et là aussi c'est un projet qui est euh, autour de l'Estia qui gère qui gère aussi, aussi compositeur hein depuis Bidar il y a une équipe qui est à la technocité ce qu'on appelle donc chez Sony à Bayonne là et aujourd'hui il y a un projet pour euh, un investissement qui va être majeur qui va être important on va parler de millions d'euros sur de la recherche et développement c'est-à-dire c'est c'est de l'investissement qui se fait même pas par les entreprises qui se fait par la collectivité en général et qui va se loger là, qui va pas pouvoir rentrer à l'intérieur du Pays Basque. Demain, s'il y avait une grande table, on est tous autour, ben, on va pouvoir lever le doigt, d'une façon ou d'une autre, plus être en compétition, mais être en collaboration. Et l'exemple très simple pour expliquer ça, est-ce que l'intérêt va se faire manger par par la côte euh, Je demande à chacun de regarder dans sa communauté de communes, avec un exemple, moi j'ai un exemple précis, en Soules, on avait, quand le périmètre, quand le préfet a déterminé le périmètre en 2000, il y avait trois ou quatre communes qui ne voulaient pas être en le périmètre. Elles ont fait des pieds et des mains, il y a eu des procédures, des procès, tout ce que vous voulez, mais n'empêche que 15 ans plus tard, ben, tous les habitants de sous tous, tous, tous, on va leur ramasser leurs déchets porte-à-porte, -porte parce que ça a été le choix, mais tous, y compris dans les communes qui ne voulaient pas, y compris dans les communes plus oignées, euh, que ce soit pour le portage de repas à domicile, toutes, des le rentrant dans les critères euh, d'attribution, mais toutes ont droit, les habitants. Ça veut dire, même si la commune n'est pas d'accord, en fait, le service, il arrive aux habitants. C'est ça que je veux dire. Et, et si on veut que ça se fasse, ça sera pareil sur le, le Pays-Basque. On sera tous autour de la table. Alors, euh, que dans le bureau, il y en ait qu'un de la soule, là, sur les 20, et qu'il y en ait, euh, je sais plus le chiffre, Combien T'en as 9 de l'Akba et 6 de... 6, voilà. oui, 4 dans la commission permanente. Voilà, oui, 4 sur 69 dans la commission permanente. Mais si on a des idées, si on a des projets, et si on explique qu'est-ce qui se passe sur le territoire, j'imagine pas que le territoire Pays Basque peut laisser des territoires en des prises ou en difficulté. D'autant plus que, vu les masses d'argent dont on va parler, alors c'est pas... On va pas paraser gratis ou on va pas comment tu as dit tout à l'heure mais c'est pas comme ça mais mais n'empêche que il euh, euh, a des territoires avec 20 ou 30 mille euros euh, ben, des fois ils se remettent juste d'aplomb tout bêtement parce qu'on est on est habitué ici à fonctionner avec des, des sommes qui sont beaucoup beaucoup plus faibles quoi voilà ça je parle de chacun des territoires mais ensuite moi ce que euh, parce qu'on parle beaucoup de ça aujourd'hui on parle beaucoup de fiscalité euh, Il y a des vents mauvais là qui racontent des histoires et qui ne chiffrent pas du toutes les choses. En fait, c'est dangereux de, de faire peur aux gens et de pas donner de chiffres. Donc, les gens, ils ont besoin de chiffres. Après, ils se déterminent. Les chiffres, ils sont bons ou pas bons. Mais en fait c'est une réalité. La gestion, elle est... Les, bon, les chiffres sont têtus. On, on passe beaucoup au temps là-dessus. Expliquer les compétences, comment est-ce qu'on va s'organiser, combien ça va coûter. Là. Mais en fait, ça, c'est la mécanique de départ. C'est le préalable. Et demain, il faut qu'on affiche tous l'ambition qu'on a de, de vivre ensemble, de cette ce que non, je pense aucun autre territoire en France, je m'avance un peu mais cette conscience collective sans aller vers l'identité ou vers le, un discours euh, qui serait trop, peut-être trop trop trop marqué, même pas ça, c'est qu'on a on a tous ensemble l'envie de faire ensemble il y a 24 ans que le conseil de développement existe, il y a 24 ans qu'il y a des élus de tous bords Malgré les alternances et malgré quand on va à Paris, ça change régulièrement et que le ministère de l'Intérieur et tous les espoirs déçus et tout ce qu'on veut, ça fait 24 ans qu'on est là. On entend dire que ça va trop vite aujourd'hui. C'est vrai euh, de la bouche de ceux qui le disent parce qu'ils n'ont jamais participé à ces démarches-là. Enfin, très clairement, euh, je vous donne une anecdote très simple que je dis partout. Hein, euh, l'établissement plus foncier local qui est l'émanation du conseil de développement il dit il faut qu'on ait un outil euh, du territoire pour gérer pour euh, euh, avoir une vraie politique foncière alors c'est une... Bon, le foncier euh, je vois Michel là-bas il y a le, la safaire d'un côté ça c'est l'agricole et, et de l'autre côté il y a l'urbain mais aujourd'hui l'urbain grignote à l agricole à travers les plans locaux d'urbanisme et donc comment est-ce qu'on pourrait un jour freiner ça euh, ralentir ça et puis peut-être euh, faire qu'on n'en consomme plus du tout de terre agricole on, on met ça en place Ben, toutes les communautés communes du Pays-Bas qui étaient tout tout et un jour arrive une demande euh, bon, je suis au bureau le PFL, de Pagol en plein centre en plein village de Pagol il y avait, euh, je crois c'était un forgeron je ne me rappelle plus comment cette maison, je la cherche le nom de la maison toujours et, et cette maison se trouve avant, elle se trouve en plein milieu du village dans le, le village là, et il fallait ben, le, le maire de Pagol il arrive à l'EPFL enfin il est qui à l'EPFL, et le PFL lui répond mais désolé, euh, votre communauté commune n'est pas adhérente de, de l'EPFL, donc on peut pas agir et eh bien la communauté de communes d'Amikus elle est rentrée dans le PFL pour que le PFL puisse acheter la maison de parole ça c'est pas de la stratégie c'est pas de la politique ça c'est voilà bon c'est pas très efficace mais enfin ça, ça s'est passé comme ça Amikus a intégré comme ça alors demain Amikus sera dans le périmètre parce que moi j'ai aucun doute là dessus que ça se fera premièrement et puis qu'ils seront dans le périmètre Bon, peut-être ils vont euh, avoir un petit peu de mal au début, mais l'intérêt de la population va faire que, de la population, je parle pas des élus et de leur sièges parce qu'on pourrait dire la même chose pour ceux qui se passent sur la côte basque, la côte-côte peut-être qu'il y a des fauteuils qui, qui sont très confortables et on veut pas les laisser mais la réalité c'est quand même l'aventure collective quoi et c'est l'ambition collective et c'est là euh, et je crois que tous on s'efface derrière évidemment moi aussi j'ai des soucis de fiscalité à Montréal qu'est-ce que ça qu'est-ce qui va se passer euh, en 2017 2018 2019 alors plus vite je suis au courant et plus vite je me prépare mais en fait euh, euh, le, le dessin collectif la, la, la le, le chemin collectif il il prime surtout le reste donc il faut qu'on voilà il faut qu'on y aille parce qu'on a on a tous à y gagner. Je crois que l'intérêt à y gagner sur sa sa, sa solidité simplement. Je dis on n'est pas mandian, on a besoin de rien mais on a besoin d'un frère solide et donc de rentrer dans une famille plus solide. Et je crois que la côte elle a a y gagné parce qu'elle va y gagner elle va gagner beaucoup de, de légitimité sur euh, sur son identité basque, la marque Pays Basque dont on parle, on peut pas dire que ça sera ici et pas là-bas ou là-bas et ici, on peut pas appeler euh, un aéroport Euh, dire qu'il est du Pays Basque si vraiment il n'y a pas tout le Pays Basque euh, autour de lui, par exemple, tout simplement mais il y, y a plein de choses comme ça, aujourd'hui on est incapable par exemple de gérer notre, notre Icourignan notre Icourignan on le trouve, pas, on trouve partout sur des, des parapluies, sur des fromages sur des, de la viande, on sait pas d'où elle vient mais n'importe les Icourignan, si on va au euh, je ne sais pas comment c'est géré au Salon de Paris mais si on va au Salon de Paris, il euh, y a des chances qu'on trouve des produits avec euh, bleu, blanc, rouge dessus mais qui ont rien à voir avec le Pays Basque or c'est à nous ça, et on est incapable aujourd'hui de, de le gérer Enfin, c'est à nous ça on doit le on dans le fin c'est une, une force fait enfin, on n'imagine pas c'est les emplois derrière c'est beaucoup de beaucoup de beaucoup d'euros d'argent de fiscalité de, de de jeunesse de formation enfin c'est la richesse derrière on est incapable de le gérer aujourd'hui. Bai, bat zorde bat uh... Daniel Otzomendi izurako hausapesa eta fiskalitatea lantaldeko partai dea Hortaz bereziki uh, okupatu da, arduradu da eta hor dian uh, badira estudioak uh, estadoko uh, xerbitxuek ere erantzunak emaiten dituzte eta guai argi da jenden eh, uh, zergak uh, ez diela emendatuko. Har hori uh, hori argi da, bada prozesu bat, teknikoki deitzen dela la, la neutralizazio, ergan nahi beita, Hor, uh, minaiuen zergetan, egan nahi behita eta zergetan, hor, uh, bada uh, sistema bat, itena aldoena, uh, ez uh, zergen uh, emendatzia. Beaz, hori argida ez da uh, argudu bat, hori, uh, hori desagertzen da, hori ez gira elepen uh, kontra izaiten al, uh, hori haintzinatuz. Gero, uh, bada, behaz, uh, empresen fiskalitatea. Bon. Enpresen uh, fiskalitatea diburuz, hor zailoda. Uh, zailoda, uh, zailo ikerketak uh, behar dira ono uh, seita sunetan uh, uh, prefetak ere uh, erandu argiki erantzunak uh, emanen zitiela, uh, eta lehen elementuetan zer gauriek ez dira uh, hanbezte emendatzen, ez? Ez da eran behar ez dira emendatuko baina uh, hor zehazki jakinen dugu uh, herri bako ditugu presendako, ze ondorioak uh, fiskalitateari buruz uh, izain dien. Hara. Eta hori uh, xifratuko dira, eta ez dira ez gira horakorki mintzatuko, hor, uh, xifre batzuik ilan, haiko Eta gero bazen, hirugarren uh, zerga mota bat, berseman transport deitzen dena, behaz, garraioari lotia den uh, zerga, zerga sistema bat, orain kostaldean bakarrik balio dena Ara, eta uh, denak ustartuz, ara, uh, ebe, ara, dener guai uh, botatia izan dena. Eta hor ere uh, be, galderak pausatik izan dira uh, estaduari estado serbitxuer eta uh, estudio buleguer, eta hor iduriz, bena, ez da ono argitia, hartako da, ez, uh, ez dira argumento horiek eta aintzinatzena, ez ono hono argitia berba zonaldeko uh, taktsa modu bat izaiten alda, erena behita, ez denak berdin eskualegia mailan. Ara. beaz e eta horiek guztiak, ono finkatzekoak dira. Beaz zerger buruz ditugun elementuak, elementu guztiak, eakusten daukute, ara e gauzak edo ez dira aldatzen eta hori mena juen dako, jendentzat ezta aldatzen, eh, neutralizazio eh, sistema hori esker, eta gero, enpreser, eh, enpreser buruz hor, berda, eh, seita sonetan sartu eta iduriz, ezta emendatze eh, handibat izanen, mena hori berda bakarka, eh, ara kartxuka eh, berko dira horiek eh, lantu, mena egina izanen da hori dudarigabe galde bat ere gina izan zako danien holtzomendiri nola esplikatzen duen akbako errigotor batzuk eta amikuse ioldi aldeko errekipi batzuek proiektu horren kontra izaitia. Hordean, zendako <laughs> kontra uh, diren, ebe hara, ni uh, ebe argiki erraindut ene pentsatzeko moldea, ni pentsatzen dut zomintzu, sekulan ez zutela pentsatzen egun batez ikusiko zutela prozesu hori. Hara, sekunan ez zutela pentsatzen eskualerian mailan antolatuko gintela, hori eta zomeintzuin so eta ideologia zela, baina ez ideologia uh, denek badugu uh, gure ideologia, ez uh, pragmatikoki herrian lanian ariz, herri elkarguetan lanian ariz, ebe ikusten dugu elkartuz proiektuak egiten aldiela, eskualerian mailan, zen eta lur alde koherenta baita, luralde logika baita uh, guretzat, bera behar hori dute, eta gaur ere egana izan da, uh, kontradirenak, ara, nintzatzen balimada uh, berekin, ez dute uh, eza emaiten dute, bera ez eta arrazoin uh, berdinengatik gatik, ara, eta uste dut arere konkretuki Alternatiba, plano bat, eh, plano alternatibo bat, eh, ara, xuxen dena edo plantan ezartzena aldenik, ezta onokoan agertu. Beaz gauon uh, deneri. Xantal erdi, aiziritze komera. Amikuse behaz haipatu duzue, behaz uh, uh, amikusen amak mila bistanle baditugu Uh, dona Paule Berriana 2000 uh, inguruan eta beste errigusiak uh, boste un espetik, uh, boste un bista lez espetikakoak dira, behaz ergan edu, erritipiak uh, direla behaz amikusen. Amikusen, uh, egada, uh, beldur handiak badirela, uh, batzueik xeorki, uh, uh, beldur handi horiek uh, ibilara azten dituzte, Uh, diakinez, ogoi eta zazpi errien artean, uh, ogoi erriek uh, uh, eskualeriko uh, elkargo proiektu horren kontra, boskatu dutela. Uh, zer, erraiten dute, uh, eskualerik lehenik ez dela nahasi behar, behaz, uh, notr legearen aplikatze hori eta eskualerikaren uh, ezagupen ofiziala, hori eh, uh, usu aitzinatzen dute. Uh, Tresna handi bat bilatutuko dela, pisua eta erabakiak uhunduko direla, uh, erabakien hartzeko biziki luzea dela, eta barnnekaldearen botza zinez ez dela entzuna izanena. Hala ere, uh, eta hor egia da, uh, nahi lukete, uh, erraiten dut lukete, ez, ni ez bainiz uh, ideia horretan, eh, lehen uh, gauza berbaerra mer nu, nuena, hala Zazpi. <laughs> ni zazpi etan, zazpi irri horietan sartzen iz, nahi lukete behaz, uh, ozkabat, irri uh, elkargo bakar baterat sartu hain zin, beste oskabat, uh, taik uh, pasatu. Egan nahi du, behaz, federakuntza moldean, molde bat eta ikapasatu, pol metropolitain azupli delako hortarik. Uh, iru, lau edo boste herri elkargo uh, gildituz, uh, baina txapela bat u, uh, ukanez uh, uh, gainean, uh, eta txapela horrek uh, uh, hortan sartzenali, herri elkargoek segi lezakete beren bizia bakotxak bere eskualdean, soberako gutzatuz, eh, Uh, Michio sonbait uh, eman emanez behaz uh, pol metropolitean azupli delako horri ho ho uh, diakinez egitura berri horrek ez lukela zergarik uh, altxatzen al, txatzenal. bere diru ituhi bakarralitaike uh, erri elkargoek uh, itxuriko duten uh, dirua uh, Nikor hor sistema horretan ez dutxo beraxin ez du luzaz irauten al Baugu Etplu bat Basenafa berian, BasenaFA Baxe, Washingtonkata denek ezagutzen dutiena, bi mila lauean sortu zen hori PSD edo garapen proiektuaren inguruan. Eskualdeak eta departmenduak diru laguntzak emaiten zitueno luzaz iraundu izan dira proiektuak sortu dira, gogueetak, Uh, maha inguruan uh, uh, ez da baidak uh, gizaz, zibila eta uh, eaute txak dira, baina uh, bederatzi urte egia da, uh, pixka bat gauzak uh, uh, gelditu dira, diru laguntzak tipitu uh, direlarik, uh, bilkura tipitu dira, proiektuak ere, Eta am, bimila amale, amala uean, er, nahi duk isaz, kaxik geldikitzeko tain izan da, dudak izan ditugu, e, segitzen dugun ala bai edo ez, e, sindikata hori. Behasen nik, e, beskabat, e, paralelo hori egiten dut, hartako ez dut sobera sinesten e, sistema hortan, Uh, beldurneiz, hor, uh, e, uh, erri, erri elkarguak uh, uh, bakotsak uh, bere eskaldean egonez, uh, indar gutiagu ukanen dugula. Uh, hara, eta uh, elkarguen artean konkurentzia izanen da, ustean haikatu ah, duzuna, eh? elgarrikin izaiteko hordez, beti segituko dugu, uh, barnekaldea eta kostalde arteko konkurentzia hori. Eta badakigu zoen diren irabazleak izanen, eta barnekaldean barne jakinez e, hor gero eta zailtasun gehiago ukenen ditugula, e, gure eremu tipietan, e, dirulaguntzak tipitzen ari dira, guai e, azken bihortetan e, senditzen ditugu askarki gure egi elkarguetan empplu bat emaiteko hiri buruz hor uh, bi mila zazpiti guk gure hergietan uh, uh, eraikuntza baimenak guk ditugu ema merko. E Estaduak uh, utziko du uh, beaz uh, posibilitate teori herer. Ezgira uh, ez, ez, gira ez ditugu, uh, guk ahalak ez ditugu eta beldu nahiz beaz gure eri eh, eri eh, eh, el cargo gelditzen bali makira eh xerbitzu tekniko guri sortu berginu eh, ez dugula egiten alko pola <coughs> iginetsa hala bes eh, be plano hori leza urida besa mikusena biske bat aipatzen dena puske bat edu bizikia aipatzen dena baina amikusen badugu ere ba plano bat bartelimi agixena planoa hala hala Eta B.A. plano hori <laughs> proposatua izan da behaz urtahilaren emezortzian eh, eh, departamenduko erri elkarguaren eh, batzordean. Berak eh, proposamen argi-garri bat egin dauku. Eh. Amikuzeko erri elkargua, hauzoko eh, biarno erri elkarguari lotua izan da din. Gainera, eh, ideia hori haitzinatzen du eh, eh, amikuzeko erri elkarguaren buleguaren izenean. Aitortu dauku, beraz, idei hori dintzakola. Uh, ikusiz, am, amikozeko errietan uh, nola bozkatua izan den, eh? ogoi, ogoi erriek kontra bozkatu du, dutela. Eta hor, behertzula, atxurutuki beste zerbait proposatu, beste ere bat proposatu ez baitzen egiten ekegiten al. Dakinez, idei aurri, ala ere, uh, duela bizpailu urte aipatia izan zela, uh, kantona, kantena, kantona menduen ahamoldatzea... Uh, Uh, guetan uh, gugoetatua izan uh, zelarike. Hala ere nahi nuke ejan uh, bakterimia gek proposatu duena gure egi elkargoan, ez da sekulan aipatua izan eta sekulan ere bozkatua izan. hori ba, hala ere uh, azpi magtzen behar, behartzen. Eta ejanzake ere gogoigiak uh, eskualegiaren proiektuaren eskualegiko erri elkarguaren kontrabozkatu dutenek, ez dira baita espada <mimitza> ideea horren susten gatzaile. Hala ere, eh, erri elkarguan, eh, eleporen horren eh, elepo alde, haizea ufatzen ari da, berda, erren, eh, bozkatu dugularik erri elkarguan, Oita hamabostetarik, hamabostek bost, bostkatu dugula alde, eta ogoiek kontra. Behas ala ere gauzak mugitzen ari dira. Aldeko autetxiek, entzatzen gira gure inguruan, ala ere ez da bai plazaratzea, eta bai autetxiekin, bai erritarekin, Uh, batera plateformarekin uh, ez da baidak eta bilkura publikoak proposatzen ditugu, baino izan zen uh, azaruan, uh, boskak uh, uh, bururatuak izan aintzin, eta hor uh, segitzen dugu, eta izanen da ere uh, martxuan uh, beste bat behaz uh, ameko zen. Uh, Seen ditzen da, ala ere uh, uh, gizarte zibila ez dela Ez dela kontra, beldura bada, bainan behar bada, pentsatzen dute, gauzak, sobera, fite, duetan direla. Eh, nik erra postoa amaiten uh, diet, uh, fite behar ba duetan da, bainan ez eperik ez badugu ezartzen, ez gira duain. Eta, uh, hala, esan izan dugu, hala ere, uh, uh, Barnekaldea eta Kostaldearen artean behar dela zerbait egin guk amikusen, Dona Paulen amikusen, eranen dut, badugu etxemplu edera Barnekaldea eta Kostaldearen arteko elkartasunari buruz, gure ospitalea, duela zumeitorte ahontken katsarien zen Eta baionako ospitaliak ez balu bere laguntza ekari, gure ospitalea behar ba, zeratzeko zeratzeko tan izan entzen. Eta gure eta beste etsenplu hainitz badira, eh ajemanak badira, amikuze azkenian uh, uhun uhun banimada Baijonatike uhbuilda hala ide. Ajemanak badira ushaiek badira. Uh, laborariek laboratie kontsa dute kontsumitzaileak uh, nunt ziren eta uh, deia usailak hartia dituzte beren uh, ekoizpenen saltzeko kostaldean, merkatuetan. Uh, lantegiak ere uh, kostaldeari esker bizitzen dira, hala ere, uh, obra hinen egiten bait dituzte uh, kostaldean. Hala eta hala uh, uh, estakitese jaiten azaltutan uh, gehiago, uh, nik asteko uh, Egi elkargo bakkar, eskualegian, egi elkargo bakkar hochtan, sin esten dut astapenetik, eta nere autetxi lagun batzuekin, segituko dut, behaz, elkargo horren behaz, bultzatzen. Eta azkenik mintzatu denak Zabiela Kost irisarriko mera, horrek partea hartzen du inguramena lan taldean orta nahi baita. Inguramenari loto diren bai ura ondarkinen tratamendua, sortaz okupatzen diren txendikatuak zerbilakatuko diren galdegina izan zailo. Nuz abontu ten trabai de, de prefigurazion a, a, a realizi, mentenanko les atelier on on va dire dégrossir euh, les, les, les compétences et se rentrer dans le détail. Nous devons maintenant euh, bah, voir comment euh, nous allons euh, enfin si la communauté d'agglomération vient d'être créée au 1er janvier 2017, nous devons nous devons définir comment euh, nous allons travailler. Donc euh, concernant l'environnement, euh, plusieurs euh, plusieurs compétences, plusieurs euh, plusieurs euh, compétences de la sur l'environnement nous est, nous avons nous ont été proposées il y avait l'aménagement durable les déchets il y avait l'eau donc l'eau potable euh, ou l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif la protection des milieux naturels la lutte contre les pollutions et l'énergie donc certaines compétences euh, sont, sont gérées par d'autres collectivités que que que les comités d'agglobération par, par d'après la loi tout donc, tout simplement comme l'aménagement de du, l'aménagement durable qui est euh, d'être géré par euh, par la région ou encore euh, l'énergie qui peut être euh, optionnelle qui dans notre département est est, euh, est géré par le syndicat d'énergie. Donc nous avons voulu euh, prioriser euh, donner priorité à deux thèmes que sont les déchets et l'eau. Voilà, l'eau dans euh, dans toute... le potable. L'eau potable, l'assainissement collectif, l'assainissement non collectif. Il y a aussi euh, une nouvelle euh, compétence qui est la, la compétence j'mapie euh, j'y reviendrai plus tard euh, qui sera obligatoire donc euh, à, com à compter de du 1er janvier 2018 voilà donc nous avons euh, dans un premier temps euh, voulu euh, voulu traiter de l'eau donc avec euh, l'eau potable qui est euh, qui comprend qui est une, comp une compétence' câable donc c'est à dire qu'on peut séparer et qui comprend la production le transport la distribution Euh, nous avons traité aussi l'assainissement des eaux usées, donc dans les domaines du collectif et du non-collectif. La gestion des eaux pluviales, qui est une compétence qui devient obligatoire s'il euh, si y a des comités de communes qui ont des réseaux unitaires. Donc, comme pratiquement tout le monde a des réseaux unitaires, c'est-à-dire avec des eaux usées mélangées avec des eaux de pluie, eh bien, euh, la gestion des eaux pluviales, comme la comité d'agglomération Sud-Pays-Basque, deviendra donc, deviendrait euh, compétence de, de l'agglo. Et euh, il y a aussi euh, une, une, un domaine qui est l'entretien des, des cours d'eau. Il y a certaines structures qui, qui l'avaient, donc il faudra qu'on qu s'en occupe. Concernant les déchets, c'est plus simple. On, on retrouve la, la collecte et le traitement. Donc, il y a des, les enjeux, l'enjeu enfin, principal dans toute dans toute collectivité qu'on peut appeler xxl comme celle qui se préfigure euh, au pays Basque il faut qu'on euh, qu retrouve de la gestion de proximité de, de la gestione de, de proximité avec des, euh, des pôles déconcentrés et donc dans ce travail de préfiguration il faudra qu'on soit vigilant sur euh, sur comment euh, sur comment euh, fonctionneront euh, nos, nos services comment comment euh, la population pourra euh, pourra y accéder Comment, euh, seront, euh, euh, comment seront organisés comment seront organisés tout simplement les, les services euh, qui euh, qui va leur donner euh, leur, leur travail euh, à, à réaliser qui piloteron euh, qui pilotera la, les projets à court terme ou avec la, la vision à moyen ou plus long terme voilà il y a tout un travail à faire de, de préfiguration donc il ya des euh, il ya des, des élus qui ont euh, Qui ont émis certaines hypothèses donc euh, au niveau de haut niveau de l'eau il ya il ya une hypothèse qui a été euh, qui a été euh, proposée c'est celle qu'un syndicat reprendrait reprendrait toute la toute la gestion de l'eau surtout le pays basque et les abords cette euh, <coughs> cette hypothèse donc n'a pas été validée tout comme une deuxième qui serait que euh, l'agglo prenait euh, prenez la, la compétence aux potable et euh, et donc euh, euh, déléguerer donc au, au pôle déconcentré donc c'est des mini services de, de l'agglomération euh, donc là, tout, tout ce qui est exploitation c'est à dire que nous par exemple euh, pour, pour donner notre exemple commune commune'ari qui, qui sommes aujourd'hui en régie pour un pôeau potable et il' arrive être éventuellement un pôle déconcentré avec euh, qui dépendrait de de, de l'agglo. La, Donc on peut avoir notre notre, notre budget alloué pour pour gérer pour gérer notre service et euh, par contre avec euh, au niveau de l'agglo, il faudrait qu'on qu ait ce qui nous manque aujourd'hui, c'est-à-dire euh, euh, ce que faisait l'état à l'époque, euh, un service d'assistance, un service de de conseil et euh, pour pour me donner aussi à euh, à plus moyen moyen terme, euh, la la vision de ce que l'on est obligé de faire aussi réglementairement. Aujourd'hui, il nous manque euh, ce conseil que l'on avait avant euh, avec euh, avec l'État. Voilà. donc La gestion de l'eau potable, et j'insiste là-dessus parce que j'insiste lourdement, c'est un enjeu majeur. Euh, il y a des territoires qui ont de la ressource, d'autres qui n'en ont, ont pas, donc on devrait être vraiment tous vigilants à euh, Euh, là-dessus euh, l'assainissement par exemple ça, a ça paraît moins compliqué car euh, pratiquement tout le monde euh, est prêt à, à, à déléguer mais, dès que possible euh, la gestion de ces eaux usées euh, mais, vu euh, toutes les contraintes qui euh, qui ont été mises en place à ce jour compte, concernant euh, les lois sur les eaux de baignade la protection de, de l'environnement et, et tout ce dont, dont on parle régulièrement à euh, Euh, dans les journaux et, et et au niveau de au niveau de, de l'état donc voilà donc voilà euh, le territoire aujourd'hui est, est très diversifié très diversifié au niveau de, de ses structures de sa structuration au niveau de la, de la distribution de l'eau potable euh, on compte 49 structures il ya deux glos qui en deux, deux comités de communes qui ont euh, compétence euh, totale en matière de en matière de, de production distribution et transport d'eau de potable 34 syndicats et euh, et après tout un tas de, de tout un tas de régie aussi que l'on retrouve sur euh, sur le pays basque qui sont vraiment euh, vraiment pas prêtes aujourd'hui de de, de de perdre de, de perdre un petit peu le, leur gestion Au niveau de l'assainissement, il y a tout un tas de communes qui ont, ont leurs propre station d'épuration, euh, en plus ou moins euh, bon état, mais tout avec les mêmes contraintes, c'est-à-dire on a des, des paramètres qui sont euh, surveillés très régulièrement, et, et là je pense qu'un service d'assistance euh, sera le bienvenu. Et l'assainissement non, co non, non collectif, je pense que ça sera beaucoup plus simple, car l'assainissement la, non, non collectif est géré à, à en très grande partie déjà par les, la, les, par les comités de communes, donc ça, ça ne nous changera pas grand-chose, mis à part une mutualisation de la méthode de employée sur chaque territoire. Car aujourd'hui, un assainissement, à, un SPANG sur à, notre comité de communes euh, a des méthodes un petit peu différentes du, du SPANG voisin, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, au niveau des prises de compétences euh, au niveau des prises de compétences euh, euh, la loi Notre donc a a donné un, un calendrier euh, un calendrier pour euh, pour que la, la prenne ses compétences. Donc au maximum en 2020, ben euh, l'eau, l'assainissement et la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations sera transféré euh, à la comité d'agglomération. Euh, l'atelier donc euh a privilégié quand même euh, euh, une prise de compétence euh, progressive euh, sachant qu'il y a GEMAPI, donc qui peut être prise en 2018 enfin, il y a tout un travail tout, ce, tout cela sera approfondi euh, euh, lors, lors des ateliers de, de préfiguration et aussi euh, à la mi-juin avec le préfet, le préfet doit, euh, doit organiser une réunion pour parler uniquement du sujet de, de l'eau potable pour voir comment euh, Comment s'organiser au futur Peut-être une question qui nous intéresse tous, c'est est-ce que le, le prix de l'eau sera le même sur l'ensemble de la communauté de communes Pays Basque Et les taxes d'assainissement, est-ce que ce sera les mêmes voilà -ce Alors, ah, il voilà, <rire> y, euh, y a deux choses... Je me comme ça, un simple citoyen. J'ai une expérience. Ah, voilà, voilà. Alors, il y a deux choses à voir. Il y a le, le prix de l'eau et le coût de l'eau. Voilà. Donc, euh, le prix de l'eau, c'est ce qu'on paye tous euh, aujourd'hui et le coût de l'eau c'est euh, c'est le coût euh, de de ce de ce que fait de ce de ce qui le service aujourd'hui. Mais par contre il euh, y a des services qui appliquent le le contexte réglementaire pour remplacer leur euh, leur canalisation, remplacer leur compteurs euh, parce qu'il y a des amortissements donc euh, et des réseaux à, à renouveler régulièrement et d'autres qui ne le font pas du tout donc euh, ce qu'on devra faire c'est que toutes les collectivités arrivent à avoir un coût de l'eau qui correspond au contexte réglementaire c'est à dire que pas attendre que tous les réseaux pètent dans 100 ans pour euh, réinvestir dans, dans tous les réseaux, et là, donc du coup, euh, dans ce temps, augmenter le prix de l'eau. Là, peut-être que, euh, nous les premiers, peut-être qu'on aura, on aura un point euh, bien précis à faire sur euh, notre réseau. 1 et, euh, et, et donc si le si l'étude donc euh, que l'on aura à faire sur notre notre réseau dit que attention vous vous ne rem passerz pas euh, vou rem passerz pas de tuyaux automatiquement vu que c'est un budget qui doit s'amortir c'est un, un, un service public euh, donc euh, avec son budget propre le, le, le prix de l'eau devra augmenter voilà mm -hmm. mais euh, pour, pour continuer là réussi sur le prix le prix de l'eau devra aussi tenir compte de la ressource et c'est là que, que le débat va, va être intéressant parce qu'il y en a certains qui en ont et d'autres qui en ont moins Alors bururatu zen beraz, uh, debate publiko horren lehen partea, hor, gauzapez horien mintzaldiekin, eleb, eto Eipar Eskoaleriko elkargo bakararen proiektua zertan den puntu bategina izan da hor, hortan bururatzen, ugundik ere, beste debate zaunbait ere antolatuak izanen dira, eta horietan, bat komun, Euskal Komunikabidek, bai Euskal kanaldude Kanal Dude, Berria, Herriakasetek eta MediaBask, elgarrekin antolatzen dugun informazio gaualdia hori, martsoaren ogoita batian izanen baita Asparnen Hala itzordua emana berriz ere aipatuko dugu. Besterik ez gaurko beste aldiarkiintzuuleak.